C'est pas...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 M'investir un peu plus dans l'association, et puis,、euh, et puis voilà, je dis, bah, pourquoi pas aller un pas en plus, un pas, un, un pas en avant, puis, bah, allez, pourquoi pas essayer d'être président, et puis, bah, voilà, hein, ça, ça paye. C'est une j o u r e de charge quand même d'être, d'être président. Je, combien vous êtes, la fin, tous musiciens confondus, les juniors, les jeunes, les moins jeunes, ça fait combien l'ensemble harmonique? c o n f o n d u on est,、euh, on est une soixantaine de musiciens avec l'orchestre junior.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 pour,、euh, que la société soit,、euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle se maintienne.、Euh, qu oui, qu'elle qu se est, maintienne、ouais. telle qu'elle est aujourd'hui avec cette,、euh, cette passion, cette conviction qu'il a, qu'il a toujours eu et e qu'il a encore. Il a, bon, il, il a choisi de, l e le lever un petit peu le pied pour des, de,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 C'est un, un, un élément. Vas-y, Guy, vas-y. Moi, moi j'adore Titi. Enfin, Pardon, c'est titi, titi, titi. Moi, c'est un gamin.、Enfin, c'est un, un ami, avant tout. C'est un ami, euh, euh, un camarade de travail. On a passé des moments.、Euh, on a passé des bons moments, des mauvais moments. Et quand j'entends causer, moi, j'ai toujours.、Euh,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 Je crois, hein. Claude? Il a été avancé d'une année parce que, e n accord avec les autres sociétés du, du groupement,、euh, il a été avancé pour co coïncider avec les 150 ans de l'harmonie.、Ouais. Puisque, c'était, c'était quand même beaucoup plus intéressant de faire ça d'un ensemble pour arriver à, à, à, se, à, faire un projet, très important, quoi. Voilà.、Hein? Puisque normalement ça t o m b a l'année prochaine. Voilà,、oui, c'est ça. Puisque、oui, c'est à tour de rôle tous les 12 ans、tous、ou 10 ans. ans.、Ouais. Ah, il y a 10 ans déjà, il y avait. o、voilà. u eu,、euh, une、voilà. belle manifestation au centre sportif, hein, je crois,、Tout、Marcel、ah, Berthet, ça avait, avait, avait été. Et、euh... aussi au centre sportif Marcel Berthet, puisque、bon, c'est plus facile pour nous pour gérer un maximum de monde qui va rentrer. Qui,、euh, et donc.、Euh,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 Ça va être un, une bonne manifestation. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de choses intéressantes.、Euh, il, on, donc, on va ouvrir avec le, le Pierre et Leloup le, le concert de l'OHPG le vendredi. Pardon Oui. Vous o u v r e z pas avec ça Vous ouvrez avec la cave baissant <rire> c'est l a s c a Ou l o u v r e des bouteilles. Jean-Claude, si tu nous écoutes.、Oula. Ça, ça ne m'avait pas échappé, hein Ah, de... C'est vraiment un week-end où il faut pas rater ce,、oui. cet événement.、Oui. Euh, ça va être vraiment、euh, pour tout public. Il faut pas imaginer, il faut pas que les gens qui nous écoutent s'imaginent que c'est un concert un peu élitiste.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 Avant le concert de l'amitié. Ça se passe à quel endroit ce concert du,、euh, du 15 juin s a le Mar Marcel Berthet,、ah, comme、euh, tout, okay. tout le,、voilà, le week-end. Tout le, le week-end. Tout, tout le week-end.、Voilà. Excepté le vendredi. Le vendredi aussi. Le vendredi aussi. D'accord. On aménage le, le centre sportif、voilà. pour, pour la circonstance.、Voilà. Ou pas tout oui, sera aménagé、ouais. moquette, rideau pour l'acoustique et tout oui, ça, ouais, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Niveau acoustique, si on、si、ne fait rien. Oui, parce que ça, ça résonne. Hein, donc là, il y a des tentures qui vont être installées.、Euh, voilà. Non, non, c'est un, un, un gros projet.、Hein. Et le programme, on peut avoir deux, de, trois détails, puisque Pascal a envoyé les, euh, les, euh, les partitions. Qu'est-ce qu qu'on va entendre à ce concert-là Qu'est-ce qu'on va entendre Oui, n entendre... va o oui, on va entendre. Oui, oui, de... oui c'est dans le programme, en fait.、Ouais. c'est marqué. Mais les auditeurs, ils n'ont pas le programme sous les yeux. C'est vrai、ça. que les auditeurs n'ont pas, le, pas le programme sous, sous les yeux. Donc.、Euh...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 On s'est dit, il faut absolument jouer cette œuvre-là avec 150 musiciens, ça va être quand même. Ça va être terrible, ça va être terrible. Voilà. Comme disent les jeunes, ça va être de la balle. <rire> a h、ah、oui, je ne connaissais pas cette expression. <rire> bon, comme quoi on en apprend tous les jours.、Oui. Ça, ça p o s e du magistère, ça. Un truc de ouf. a <rire>、ouais. ah, va ê t e a Ah o a m Enfin bon, non. <rire> conserve l'amitié, donc.、Euh, oui, alors Pascal va intervenir.、Voilà. Oui, je voulais dire aussi que dans la première partie, on a reçu l'occasion de jouer une création.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 C'est vrai que chaque fois que, que, que l'ensemble harmonique est là, e、euh, x c e p t é peut-être pour des commémorations où là, il y a des moments plus solennels, mais c'est vrai que chaque fois que ce soit à l'occasion d'une foire ou de, u de, de, de manifestations diverses, c'est, vraiment, il y a une, une, tonalité de fête, enfin, il y a vraiment un, un, esprit de fête où bon, il y a la partie, on va jouer, puis après, bah, ça explose un peu, on entend la trompette de Silon, on entend souvent Christophe, e、euh, n marche de tout ça,、euh, au bar, tiens, on va pousser le machin, au moment du basket, on vous a encore entendu. C'est très festif, c'est très et festif. Et souvent、ça. au bar à Champagne. Et souvent enfin, au bar à Champagne. <rire> Mais bon, non, non, mais... ceci dit. Il faut.、Euh, comment dirais-je.、Euh, euh, voilà, voilà, les lèvres d'une part, et puis aussi à la gorge, parce que bon,、euh, il faut quand même que tout ça, ça soit lubrifié normalement.、Voilà. Si on veut que tout marche correctement, bah, on doit faire les choses、euh, sérieusement. Mais c'est comme autour d'un bon repas.、Euh, quand on est autour d'un bon repas, eh bien, on, on arrive à parler plus librement, c'est beaucoup plus facile.、Euh, donc autour d'un verre, c'est aussi facile de parler, de, de s'exprimer comme. n、euh, t c'est beaucoup libre, beaucoup plus libre.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 Il y a des moments où ils disent stop, parce que là maintenant c'est un peu n'importe quoi, donc on va peut-être arrêter. Mais autrement, c'est dans la qualité. Et c'est là qu'il faut être, parce que les gens, ils ont l'oreille fine, hein, pas, ça se fait pas. Ils sont sélectifs, hein, après, ils disent、oh, bon, non, on entend toujours les mêmes trucs, ça va pas être intéressant. quoi. Il faut que, faut que ce soit beaucoup plus.、Euh, une qualité en étant festif.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 Donc,、euh, c'est quand même vachement sympa de se dire, on, on joue、euh, les parents et les enfants dans le même orchestre. Mais vous avez combien de femmes C'était ma question. Je dirais une moitié. Ah, quand même Pratiquement. Statistiquement, c'est 50-50. Ah, oui, d'accord.、Ah, oui, Sur l'ensemble des membres.、Ah, donc, la parité,、euh, Alors, l'a p a respectée là. Ah, oui, oui, on doit vraiment faire attention à ça. <rire> bon, oui, c'est vrai que pour.、Euh...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 Et une deuxième partie que pour l'instant on garde un petit peu sous le sabot parce qu'on veut que ça joue, que ça mette une très très grosse ambiance dans la salle, dans le sens sportif Marcel Berthel. t Ça, c'est un, c'est un secret. C'est, faut venir, faut venir. Voilà, c'est un、voir. secret, donc c'est un, un secret. Vous、mmh. verrez que,、euh, on est、ouais. capable de faire énormément de choses dans différents styles et je pense que le public va s'y retrouver et tout le monde va connaître. ce q u i l s vont entendre. Donc, ça fait partie. Et aussi que cette,、euh, cette salle, donc, que ça soit le vendredi ou le samedi. Donc, il y a une grande scène, comme disait Christophe tout à l'heure. Il y a les rideaux de s o n Il y a du, zé, il y a de l'éclairage. Il y a de l'éclairage spécifique et du son spécifique, justement, pour les narrateurs, comme Olivier Lejeune et le, le narrateur de, de Virieu x Legrand. Et tout ça aussi aidé par les régisseurs de la municipalité, par notre ami Ludwig c o p p c c o r Qui nous fera le son et l'éclairage. D'accord.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 Dans le Valais en Suisse, où il y a des, des, des grands ténors, parce que j'avais Bigard, hier c'était les a s c a r g u e t Jérémy Ferrari, ce soir c'est les stars suisses,、euh, puisque vous n'êtes pas loin, Yann Lambiel qui est l'imitateur numéro ainsi, enfin voilà, Puis j'ai une école de théâtre aussi à Lausanne. Donc、euh, voilà, le mois de juin va être bien chargé, mais je me révise à cette date du vendredi 14.、Hein. Après, je reviendrai à Fort-Lécluse、euh, le 30 avec l'orchestre harmonique pour refaire Pierre et Deloux. Mais surtout, alors ça c'est un scoop, on essaye.、Euh, à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 Et puis,、euh, au bout de deux ans,、euh, ils commencent à avoir,、euh, on va dire, un minimum pour pouvoir,、euh, suivre une partition correctement et,、euh, savoir où faut s'arrêter, où faut jouer, et, et, à peu près tous les d o i g t é s、mmh. Donc, à partir de deux ans, on va dire,、euh, ils peuvent intégrer l'orchestre junior. Et puis, ben, après, tout doucement,、euh, ils montent en grade, <rire> on va dire. C'est pas t r è s difficile de, de, de, garder, entre guillemets, hein, leur fidélité à, à l'orchestre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils poursuivent ou est-ce que certains abandonnent en cours de route parce que finalement, ben, ils,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 On aménage, on aménage les horaires, on, leur donne, on aménage les morceaux, on peut leur faire faire uniquement des noirs a u lieu des croches.、Enfin、voilà, on arrive à, à quand même à garder un, un minimum et puis voilà, on fait au mieux. C'est des,、oui, oui. des, des répétitions qui ont lieu toutes les semaines, comme l'ensemble harmonique、tout、le vendredi à fait. soir、ouais. Non, c'est le lundi soir. Là, c'est le lundi, d'accord. Et c'est par contre, ce n'est pas au local de l'harmonie, c'est、ouais. euh, au conservatoire. D'accord, au euh, CRC. Euh, voilà, au ouais, CRC, ouais. tout à fait.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 Mais,、euh, du coup, c'est dans la bonne humeur, et c'est ça aussi qui fait avancer,、euh, si c'était toujours trop sérieux, ça serait pas rigolo, et du coup, ils laisseraient tomber, ouais,、euh, ouais. les enfants, ils ont besoin de jouer, de se faire plaisir, enfin, nous aussi d'ailleurs.、Oui, <rire> ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> <rire> ouais. Si on ouais, se fait、exactement. pas plaisir,、euh... <rire> La réalité au niveau de, de l'ensemble harmonique, c'est très important parce q u、euh, on a la chance d'avoir des locaux qui sont euh, super, euh, super bien,、euh, bien et qui ont été retapés, déjà, disons、euh, rénovés.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 C'est là Que les échanges se font le mieux et c'est là que, que les, les, les passions naissent et, et les, les envies.、Euh, on dit tout le temps que les grandes décisions se prennent autour de la machine à café,、euh, ah、oui, mais c'est ça, c'est souvent, souvent, souvent,、ouais. souvent ça. Et il faut, on, faut, faut pérenniser ça. Il faut avoir, on, a, on a une chance inouïe d'avoir ces locaux、euh, prêtés par la municipalité et qui nous. Qui, Qui, qui vraiment nous... est vraiment nous. Très adapté. Très adapté pour nous. o u i il dit ça d'un air.、Euh... Je ne suis,、oui, suis, suis pas forcément persuadé.、Euh, si je peux me permettre une toute petite chose, Antoine.、Euh, je voulais m'adresser à Sonia. Là,、euh, oui, encore deux petites secondes, hein, ça ne va, va pas prendre beaucoup de temps.、Hein.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 c'est e n t r é gratuite,、euh, par contre, vous aurez, on vous, s o l l i c i t e r a pour vendre des billets de tombola oui, ou bien des bien petites bien choses bien comme bien ça, bien、euh, mais après, libre à vous de... Il y a la b u v e t t puis, il y a, e alors.、Ah, oui.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 À s、ouais. a i n g e n i s On n'a toujours pas de gagnants. Je suis très, très étonné, au...、euh, la réponse est trop difficile à Mais, trouver.、Euh, vous pouvez rappeler la, la question <rire> sur、euh, Olivier Lejeune <rire> C'était、euh, quel est le nom du, du récitant euh, pour euh, le spectacle, le conte musical Pierre et Lelou C'est、ouais. pas Robert.、Hein. Donc vous êtes bien sur 91, sur le c 2.5. Le numéro de téléphone, c'est le 04 50 56 01 48. Et la, et la réponse est Olivier Lejeune.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 Il y a des villages aux alentours ou des quartiers de Bellegarde qui vont accueillir différentes formations. Gros, gros programme,、hein. ça va jusqu'à b i l l a Châtillon, o u v r e z a r l o a r l o a r l o Arlot r t e a r l o Voilà, les deux, Mussel. Non, attention, il ne faut pas confondre a r l o et Mussel. Ce n'est pas Mussel. Ah, ce s t pas Mussel. Ah, c a r t i e r b o s s e l Ah, c a r t i e r b e s s e l t Oui, mais c'est un Mussel. Ah non, ah, je m'excuse. Bon, allez, c'est bon. c a r t i e r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 C'est reçu par une association, l'association de quartier Beau Soleil, qui est là-bas.、Euh, l'harmonie de Chevry-Croset, i qui va,、euh, qui, qui va être reçue à l'Orée du Bois.、Euh, l'harmonie de、che、Chaiserie, qui va être reçue au Floralie. L'harmonie de Collonge, qui va être reçue à Coupy, e、euh, rue Jules Ferry. Euh, l'harmonie de Fernet qui va être reçue à Châtillon-Michaille, à la salle des fêtes, parce que là-bas, il y aura,、euh, il y a la fête de la Saint-Jean. l a s a l l e des fêtes,、ah, donc bon, on a essayé de, de, de, mettre aussi une société ici.、Euh, et, et ils ont accepté, c'est, c'est surtout ça, c'est, on, on les en remercie, déjà tous ces, ces gens q u i o n t accepté. Et puis,、euh, à Ajax, nous aurons la, l h a r m o n i e disons, la la la, la, la, la batterie fanfare, c'est de, La Gessienne. Donc, ils ont maintenant migré sur deux, deux styles de musique un petit peu différents. Et donc, ça sera tout aussi intéressant.、Euh, L'harmonie de p e r o n s a i n t j e a n qui sera au parking de Vouvray, le parking de, de l'imparfait du caveau de Vouvray, c'est-à-dire、euh, où il y a la boulangerie, où il y a souvent des animations là-bas aussi.、Euh, L'harmonie de Singe-Nipouilly a t qui sera à é l o i s e Euh, l'harmonie de Sergi qui sera à Billa, place de l'église,、euh, l'harmonie de t o a r i qui sera au château de m u s i n a n donc on a voulu aussi en mettre aussi,、euh, où, où, des gens ont accepté déjà, et puis,、euh, à des endroits, u h n peu historiques de Béliard. e、euh, l'harmonie de Pfaffenheim qui sera au club bouliste d'Arlo, et puis,、euh, la banda d'Aosta,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 Mais le dimanche, il va jouer mais de, de, de, de, des, bras, des bras. Il va plus être pour l'organisation parce que euh, gérer euh, 600 musiciens, on va avoir besoin de, conseil, de, de,、ouais. de canaliser tout ça. Maintenant, on espère que de, le ciel sera de, des nôtres.、Euh, C'est prévu. prévu. On l'a commandé. On commandé、euh, ça fait un petit moment déjà.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 C'est déjà pas mal.、Quoi. Compte tenu qu'on avait les programmes qu'on avait avant, deux scènes, c é t a i t pas très adapté parce que、ah, forcément l'orchestre du samedi ou du vendredi n'aurait pas été centré. c é t a i t pas l'idéal. Donc on est resté sur le choix d'une scène. Je, je vais faire l'oiseau de mauvais augure. Si,、euh, si j a l a i s prendre une expression, s'il si pleut comme vache q u i p i s s e qu'est-ce qu'on fait Il y a、ben、un si, plan B si, le, Oui, le plan B, c'est que bien entendu le défilé est annulé hein, parce qu'on peut pas se permettre de faire euh, jouer euh, toutes les musiques.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 Donc, on sait qu'on a une attendance, voilà, on a des gens de l'attendance qui savent, qui ont pris en charge tout ce qui était problème restauration, buvette, etc. Après, on a comme Titi, lui, qui a pris en charge, tout le domaine publicitaire. Donc, c'est à lui qu'on, qu'on doit, ces magnifiques brochures, ces belles affiches que vous verrez tout au long du... de ce, de ce festival,、euh, le sec, le, le secrétaire et sa secrétaire adjoint qui, qui, qui tape des courriers tous les jours, on reçoit trois, quoi, trois, entre cinq et même dix mails par jour,、euh, voilà, les boîtes mails, elles se, elles se, elles, elles saturent, enfin, voilà, c'est, c'est comme ça, e t tout le monde s'est vraiment investi dans ce, dans ce, dans ce projet, ce projet pour tous.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 Mais, euh... mais justement, Titi, alors excuse-moi, mais là, je vais dire, après, il y a d'autres manifestations qui vont arriver. Les classes en trois,、oh, il va y avoir. Bien,、bon. Il y a、euh, la fête de la musique. Il y a la fête il y a de, de, la de la musique. musique. Il y a le je veux dire, vous n'êtes pas sans travail, il ne faut pas avoir peur. Ah, ah, non, non, non, il n'y a pas de ça.、Ah, non, non, non, non, non. non, non, non a... Pour vous sur... dire ce que sur Titi disait, c'est que voilà, cette année, ça nous a demandé un énorme travail, parce qu'on prépare le festival comme depuis janvier.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 Que, euh, oui, oui, Christian, tu voulais je, rajouter quelque je, je chose? Je veux dire que l'année du 150e se termine pas au festival. Non, on v on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va, o u va, on va, on va, on va, on e a on va, r n va, on va, on a on va, on a on va, on va, o a on va, on va, on on va, on e a on a on va, on va, o a on va, on va, o C'est,、ah, oui. un budget, il y, a, il y a, des aides, il y a bon, il y a, l a、oui. plaquette avec les a m e n e u i sont c e o u t à fait, a... tout, tout, tout à fait, on a, il y a un budget particulier, et, mais on a aussi des aides de la, de, de la municipalité, de Bellgarde, de la communauté du p é j e c commune du p é g e x du conseil général de l a i n de la région Rhône-Alpes,、euh, du conseil du Léman, Euh, de la communauté de communes, pays de、euh, de du, de du pays belgardien, donc, c'est, e u tout ça, plus,、euh, les tous les revenus. Sponsors, voilà, sponsors, tous, tous les sponsors, voilà, tous les sponsors qui sont dans la plaquette et ceux qui sont sur les sept de table、Monsieur. que vous trouvez chez、ah. commerçants les commerçants belgardiens, et chez les, réunions, les, les restaurateurs belgardiens. Il y en a cent, combien? à peu près cent quarante、oh. ou cinq,、euh, à peu près. Il y a des, il y en a qui se sont mis à plusieurs endroits pour paraître, u h pour nous soutenir plus, plus efficacement. Et, et tous ces, ces gens、euh, qui sont impliqués aussi,、euh, on tient à les remercier parce que c'est grâce à eux, à, aux communautés de communes et aux, aux municipalités qu'on qu avance, mais、euh, grâce aussi à tous ces commerçants qui, qui, qui nous aident, ces commerçants artisans qui nous aident à, à promouvoir la musique et, et, le, et cette valeur de. v o u l e m o i je voudrais dire. Quand même, un tout petit mot sur votre cohésion. Parce que c'est une cohésion. Au moment où on se dit toujours, oui, euh, euh, le bénévolat est en train de foutre le camp. C'est vrai qu'il fout le camp, le bénévolat, c'est pas, pas. Faut pas se cacher de, de ça. Mais là, quand on voit une société comme la vôtre, 150 balais, c'est pas. Attendez, c'est pas C'est pas, pas,、mmh. pas 25 ans, c'est 150 balais, quoi. 150 balais, et vous avez toujours.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 Les associations, pour en venir dans la globalité des associations, c'est, maintenant, c'est, c'est, le point fort. Il y, y a plus les bars. On peut plus aller dans des bars pour discuter. On peut, parce qu'on peut aller dans des bars pour oui, discuter.、Sûr. Mais j'entends,、euh, la convivialité,、euh, autour de quelque chose, d'un projet commun, c'est les associations. Oui, oui, oui. Et cette, cette, cette convivialité,、euh, il faut la garder. ce côté、euh, où on échange,、euh, quand on a un souci, Les, les Même s personnel, s les, les, les, les collègues, ils, ils sont là pour vous dire bah Tiens,、euh, t, t as un petit souci, t as un problème technique,、euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider、euh, Tu as t une baisse de mou,、euh, bah, euh, ouais. ils, ils sont là pour. pour、euh, c'est une petite famille, c'est ça les associations, il faut,、euh, il faut garder ces associations, c'est le, le, le, le nerf de.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 Voilà. Encore une fois, un siècle et demi, on va avec. Donc, cette année, on, on aura d o u b l e casquette, donc、ah, on、ouais. animera、euh, cette, ces festivités, beaucoup, et on、ouais. sera aussi、euh, carrément partie prenante, puisque ce sera l'anniversaire la, de, de, de l'harmonie, pour ses 150 ans. Donc, ce sera la plus vieille,、euh, je ne sais pas,、euh, la couleur du chapeau, je ne sais pas ce que ce, ce sera, si ce sera oui, multicolore,、euh, ou à oui, poids, vous, ou je ne sais、euh... quoi. il faut trouver un chapeau avec une couleur spéciale pour le、50e. 150e.、Euh, <rire>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 Donc là, c'est une fois de plus, u、euh, n e bonne,、euh, une bonne raison de venir à cette soirée-là pour voir ce que cinq musiciens peuvent,、euh, peuvent transmettre.、Euh, la qualité de ce, d i n t e r p r é t a t i o n d e de leur programme. C'est un quintet avant, h i n c t u t e t de cuivre. Pas quintet avant, un quintet de, de cuivre. Voilà. Donc deux trompettes, corps trombone, tuba. Donc,、euh, voilà. Donc ce sera, donc c'est le 5 octobre. Le 5 octobre, 5 octobre、ouais. Pour ce, pour ce conseil, il y a une e n t r é e de 10 euros.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 Euh, masterclass, euh, donc, euh, cuivre, comme on a dit, quintet de cuivre. Donc,、euh, ouvert à peu près à tous les niveaux. Donc, une, une masterclass, il commencera à partir dès le matin. Et où,、euh, les élèves de la masterclass feront aussi un tout petit bout du concert du soir. d o n c voilà, on va faire aussi profiter,、euh, les jeunes qui veulent, s'ils veulent rencontrer un peu ces musiciens,、euh, pour avoir des, des conseils et, ce、euh, sera la, la, la journée,、euh, l'occasion de,、euh, De faire, de, de ce partage, de musique.、Voilà, c'est important de rencontrer ce genre de musiciens. Parce que. La h C'est i e n c'est la musique. Voilà. Christian est a s t r e i n t e n c e o n e s e Donc, u h donc, euh. Donc, donc ces, musiciens, ces, ces musiciens, en fait, ils ont un point commun avec nous. C'est qu'ils sont tous issus d'ensemble de, d'orchestres de, d'harmonie, comme le nôtre. Donc,、euh, soit, soit.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 D'un air, air de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là Je ne suis pas au courant,、euh, je viens d'arriver. A quelle occasion la, la Sainte-Cécile,、euh, notre bannière historique Voilà, c'est de ça que je v o u s parler. h、oh. i s t o p h e <rire> Non, ce n'était pas un concert surprise. Non, non, donc le, le, oui, la, la bannière、euh, donc, qui, est, qui est en.、Euh, ah, est en fait parce、ouais. que ça fait oula, plus d'un an déjà、ouais. qu'elle est entre les mains des de professionnels en la matière.、Euh. Donc, pareil, là, on a fait fonctionner aussi des,、mmh. des, artisans locaux qui ont des talents pour ce genre de choses. Donc,、euh, l'atelier Quédel à Châtillon. Donc, qui, qui restaure cette bannière historique, e、euh, qui, qui est quand même de grande valeur, p u i s e c'était,、euh, constitué de matériaux,、euh, nobles, on va dire.、Ouais. Mmh. Et donc,、euh, on en a déjà parlé parce qu'on avait lancé un appel au x don, s pour, justement, cette restauration.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 Ça. ça a été une sacrée découverte. En 1888, elle a été、ouais. offerte par les dames de Coupi.、Enfin, tout... Au micro, hein, Christian. e l l e a été offerte en 1888、euh, donc, oui. par les dames de Coupi à l'époque. Coupi, pour la petite histoire, Coupi qui était une commune à côté de m a l n a r d e t donc, elle a été complètement、euh, faite à la main. Elle est brodée de fils d'or et d'argent、euh, au-dessus, o n y v o i t des instruments entremêlés. Et le nom de l'harmonie de, de, de, de Coupi à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'elle a une très grande valeur, elle fait partie. b a n Disons que、euh, moi, je suis assez fouineur. Je s a i s le m é n u x Et puis, je suis allé faire un petit tour dans le grenier. Je me rappelais de cette bannière, parce que moi, quand je suis rentré à l'harmonie,、euh, j'avais 9 ans. J'ai vu ma maman、euh, tamponner les trucs pour essayer de la nettoyer. Puis, je me suis dit, mais elle est passée où, cette bannière p u je suis allé fouiller le grenier, quoi. Et je l'ai r e t r o u v é Je l'ai r e t r o u v é Quand dit, je l'ai s o r t i j'ai dit, oulala. On n'est pas bien. <rire> puis on l'a fait expertiser, et puis quand on nous a dit un peu la valeur qu'elle avait、euh, financière, bon, pour moi, elle avait beaucoup plus de valeur、euh, que financière. C'est、ouais, ouais. vraiment l'histoire de,、ouais, ouais. so、de la société, ça en fait partie. i l faut peut-être qu'on essaye de faire quelque chose. Et puis c'est là qu'on a lancé、euh, cette restauration. Et, et la souscription, parce que bien entendu.、Euh, ça coûte de l'argent.、Euh, la restauration coûte、euh, presque 15 000 euros. Donc, c'est clair que les municipalités de Bellegarde,、euh, la réserve parlementaire de M. Etienne Blanc, le conseil général de l a i n e t puis plein de particuliers ont déjà mis、euh, la main à la poche. Donc,、oui. il nous en manque encore un tout p e i t e u Oui, je vais poser la question. Vous avez compris ou pas de、euh, quelques euros Il nous manque 1 000 euros. et q u e l q u e s pour boucler le budget. Les、ouais. n o n s sont encore recevables pour boucler le tour. Et donc, comme ça.、Euh,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 Qui、voilà, ouais. va narrer par Robert.、Ouais, ouais, c'est pas,、ouais. pas, oh, pas Robert. Tant pis, il y a Robert.、Euh. Non, mais, mais il, il... <rire> il a peut-être d'autres chats à fouetter. Oui, il a d'autres <rire> chats. Je n'ai pas le talent d'Olivier le Jeune. Voilà. Tout à l'heure, <rire> on était dans les remerciements. Oui, je pense que ce qui serait un, très important de souligner, c'est un grand remerciement aux parents des musiciens, aux conjoints des musiciens, pour ceux qui ne sont pas musiciens, pour、euh, l'encouragement le,、euh, qu'ils peuvent donner à leurs enfants et à toute la famille. Donc,、euh, surtout aux parents, continuez d'encourager vos enfants à faire de la musique. Quand on voit le résultat, ça vaut le coup. Et la musique adoucit le s m œ u r s c'est ce qu'on dit toujours. Voilà. Et i、oui, euh, l en faut. Ça, non, ça, ça, brut, être, ça fait du bien. C'est vrai que、euh, souvent, quand un enfant d é m a r r e ça couine un peu. Mais après, quand il commence à avoir les, cette.、Euh, Cette aisance, qu'est-ce q u on se régale, quoi. En tant que parent, e quand on écoute sa progéniture j o u e r on a les poils sur les bras qui, qui, qui lèvent, quoi. je sais pas, c'est, moi, c'est.